Me down. Wow, wow, Cette wow, semaine, wow. vivez une expérience unique. Tomorrowland. Oui, aujourd'hui, on va vous offrir des places pour Tomorrowland. Restez là sur Radio Contact. Il est 16h. Radio Contact. Mise à jour activée. Oh, oh, oh, oh, oh. Le 16/20 démarre oh maintenant. Oui. Radio contact. Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes sur Radio Contact, Hello on est Hello. ravis de vous retrouver. On est avec Nathan, Lucille, Salut. Thibault Salut et le stagiaire, hein, le stagiaire ouais. qui a quel âge 15 ans. OK, ouais. super. Tu t'appelles comment JR. Ah. OK, on te dérange <rire> Non, non. OK, ça va. Euh, <rire> bon, euh, il est avec nous à, à, stage d'observation, attention. ça va. il est très sympa et très locace hein. Ah oui, il n'arrête pas parler euh, tout, qui tout à l'heure. Bon, euh, on était avec vous jusqu'à 20 h avec euh, au programme euh, un petit voyage sur Mars. Et euh, ça y est, nous avons la date. Et ce sera pas dans 20 ans, ce sera pas dans 10 ans, ce non, sera tôt. pas dans 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire, ça bien avant. T'as déjà vu ta combinaison, toi Ah, j'adore ça. Hein. Vous ah, oui, savez, moi ouais. l'espace et tout le reste. Euh, the future is now, mes ladies and Bon, t'as de la barbe, et bien tant mieux pour toi, parce qu'apparemment ça fait craquer les demoiselles. On en parlera tout à l'heure. On attend vos réactions aussi. Et puis les nouvelles glaces à la mode et pas pour les vos enfants, ah et à consommer avec modération. On en parlera également euh, tout à l'heure. Le box-office avec Thibaut Oui, on parlera bien entendu des trois meilleurs films de la semaine, les trois films qui ont la cote, et puis l'actu télé également, David, avec le talk show d'Arthur de TF1 qui est déjà déprogrammé, euh, figurez-vous. Ah. TF1 qui annonce aussi la date de lancement de Ninja Warrior, c'est son nouveau jeu de l'été. Et puis, un animateur télé dans le prochain casting de Danse avec les stars. Ah tiens, ok, ah. on en parlera tout à l'heure aussi de Tomorrowland. Je peux vous le dire, aujourd'hui, on vous offrira la totale, la totale, trois ah jours à Tomorrowland avec l'accès à Dreamville ouais, pendant cinq jours, exactement. Et en plus une grosse soirée pour vous euh, en exclusivité. On balance le code dans un instant sur ma page Facebook. Vous tapez David Antoine. Mais avant ça, et eh bien petit air de Kings. Ah c'est bien ce morceau. Hein. Ça sent l'été. Allez, regardez pas dehors, écoutez de la radio. Il ouais. y a du soleil dans les oreilles. Oh Je suis là tous les jours avec vous pour vous raccompagner à la maison. Alors Je suis pas tout seul, Nathan, Thibaut et Lucille ouais, ouais, euh, sont également de la partie. Euh, si vous entendez euh, Thibaut de temps en temps, c'est normal. Ouais, Sachez, ouais. il est toujours présent dans ce studio oui, chroniqueur. Ici, ouais, mais on ne ouais, l'entend ouais. pas souvent. Hein. Bon, euh, On va revenir sur ce qui s'est passé hier. Thibaut, ouais, Lucille et Nathan. Alors Qu'est-ce qu'il y a eu au programme, David Merci beaucoup ouais. pour la question. Alors, euh, on a fait le tour des sorties ciné, hein, comme chaque mardi. Hier, tu euh, étais très sollicité. Ouais, c'est ouais, vrai. Hein. Ouais, ouais. Euh, on s'est mobilisé pour que la tour Eiffel soit éclairée au couleur noir, jaune, rouge. Et puis, on a découvert qui était le plus super des super-héros. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. C'est euh, Lucille qui vient de... On peut le dire euh, Sans finir un, un, un, un bout de cake ouais, au chocolat qui a été envoyé par euh, des auditeurs. Donc, euh, merci à eux. Il ah, n'y a, très, pas, très y a bon. pas de prénom. Donc euh... Ah bah si, c'est Christophe et Aurélie. Voilà. Ah non, c'est Christophe tout court. Bah non <rire> Alors c'est pour oh, Maria, ouais, ouais. Olivier, compris, hein, Gary, mais... Aurélie et Christophe mais Parce que ce matin, euh, ils ah, ont Christophe accueilli Christophe fait. Donc t'es en train de bouffer euh, <rire> et bien, les cakes de Christophe oh, C'est toujours euh, bah, très sa classe aussi Les Twittos qui oui. sont euh, eh bien, euh, sollicités. sollicités Pour transformer la tour Eiffel et la mettre aux couleurs noir jaune rôle. Ouais mais enfin avec le résultat d'hier, à mon avis, les diables, ouais, on Monsieur pessimiste, veut encore l'ouvrir de nouveau Monsieur négatif, monsieur ne croit plus en rien C'est histoire d'une jeune fille qui débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Mais son ascension fulgurante va susciter jalousie et convoitise. Et certaines filles vont tout faire pour lui voler sa beauté et carrément la blesser. Au départ, l'histoire commence un peu comme celle de Lucille Rochelet. Ah bon <rire> Quand elle est partie à Los Angeles pour devenir mannequin, tout machin, c'est vrai. Hein <rire> Grosse déception. À hein <rire> euh, mais ça sort bientôt le monde de Nemo par contre, le, le deuxième là. Le monde ah, de Doris. Euh, le monde de Doris. De, tu me laisses le temps de, de chercher Ouais, ça comme la semaine ça prochaine ouais. Juste. Euh... Ouais. N'hésitez pas hein. si, si ouais. franchement vous voulez continuer je la te donne conversation la réponse en tête euh... ça m'arrange ouais, Très ouais. bien de, de tous les super-héros qui est le super des super Vous voyez ce que je veux dire Ok, ouais, à, ouais, à, meilleur, votre avis du... à votre avis Ah c'est Superman. Superman ah, oui. Ouais peut-être. Ouais moi, je dirais Superman ah bah, aussi. Évidemment. Ouais. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien Batman, Catwoman, mais je sais pas si c'est le plus fort. Bah Catwoman non. Enfin elle non oui bah non c'est une femme. Mais Ça y est, on va de nouveau avoir des problèmes Mais alors, ils ont vraiment scientifiquement étudié chacun des personnages de comics. Nous avons à la troisième place, Thor. À la deuxième place, c'est Wolverine. Le grand champion, ouais. le meilleur, c'est... Superman Superman Et pendant ce temps-là, Thibaut, regarde. Ouais, tu veux quoi Tu veux un, une aforoute <rire> Thibaut, je ne voudrais pas te déranger, ouais. t'inquiète pas. Allez, euh, on revient dans quelques instants. Retour au live sur Radio Contact dans un instant. Party Times Friends, ce sera sur Radio Contact. Belle fin de journée Comment gagner du temps lors de votre trajets maison-boulot Voici la stratégie de Nicolas. Alors, le soir, quand je rentre du boulot en voiture, pour arriver à l'heure à la maison, je ne cherche que des routes en descente. Ça va beaucoup plus vite. Bon, le truc, c'est qu'à Bruxelles, à part la butte de Waterloo... Euh... Oh, si, si, je vais rentrer près des Ardennes. Oh oui, ça va être plus long, mais ça va être bon, ça. Cher Nicolas, il y a plus simple.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 Nos âmes du toit ciel Et nos hymnes éternels. Here we are de nos trans la saint Here we are Je t'en Suive cette lumière mm -hmm. qui ne pas Here we are. I'm uh -huh. Kiitos David sur Radio Contact. Avant de retrouver euh, Kid Noise et Ocean sur Radio Contact, euh, <rire> on s'intéresse à vos messages, Nathan. Ouais, un message par rapport au, au vol sur Mars hein, qui pourrait arriver euh, très bientôt, c'est ça Ouais, c'est-à-dire que... Moi, je dirais pas... Euh, bah, voilà, SpaceX, vous connaissez euh, la société euh, d'Elon de euh, Musk, voilà, Elon Musk hein, qui est le patron de Tesla aussi. C'est les qui premiers voyageurs Et bien, a décidé d'avancer le lancement de ses fusées. On va vous donner la date précise. Ouais. Et c'est quand même assez incroyable parce qu'on est vraiment... Euh, Euh, tout proche des ah ouais, premiers bientôt. voyages sur Mars. Et alors on a Vincent euh, qui a dit euh, j'adore ce gars, bah, voilà, qui aime beaucoup Elon Musk. Et puis <rire> Fred qui dit, ah oui. <rire> avec un nom pareil, il aurait dû se lancer dans le déo. <rire> ah ouais. <rire> euh, c'est pas mal. Hey, Musk, c'est un parfum. Hein. Ah oui, c'est ouais, le, ouais. le musc, ouais. Et puis Grafane euh, qui dit c'est une bonne idée pour lutter contre la pollution. <rire> <rire> encore, encore de nombreux messages ah ouais, très gros. intéressants aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'avance. Dans un gros. instant, l'actu, euh, trafic avec Thibaut. Et puis, euh, bah, avant ça, qui uh, noise Répète-moi le message. C'est il je sais plus. C'est un bon moyen de lutter contre la pollution. Merci. Ocean arrive sur Radio Contact ah après ça.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 part of ocean I fly to part of empty sky Japan is my new direction My skull was amazing last night I never closed the door Behind me something more One day I stop it all, it's true And all we're we'll doing Just for you. Behind me. Behind me. I swim a part of ocean. Ooh. I fly a part of empty sky. Japan is. My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 à l'heure, Tomorrowland, on va vous offrir des accès pour le festival Ultra Sold Out, qui se déroulera fin du mois de juillet avec Radio Contact. Avant ça, Thibaut me fait un petit signe euh, style un enfant dans une voiture, vous voyez ce que ouais. je veux dire <rire> Au ah oui. trafic ouais, oui, oui. vraiment trafic oui, oui. Avec pas mal de soucis cet après-midi, David. Tout d'abord, des fils sur le ring de Bruxelles, à l'approche du virage de forêt dans les deux sens, à cause d'un chantier. Vous perdez 30 minutes entre Heusingen vers Grand-Bigard et 20 minutes dans l'autre sens, depuis Dilbeek vers Halle. Sur la petite ceinture, accident à l'entrée du tunnel, rogier vers la Basilique. La voie de droite est bloquée, ce qui provoque de longues files depuis le tunnel-trône. Et puis, circulation chaotique hein, sur le 42 Liège-Mons. Vous perdez près d'une heure trente à cause d'un accident à Wanversé-Bollet. Deux bandes de circulation sont et resteront encore bloquées. Une Bonne partie d'après-midi, vous ne circulez plus que via la voie de gauche à hauteur de Fleurus. Évitez donc, si possible, le secteur. Patience et bonne route à l'écoute de Radio Contact. L'info trafic avec. Partez en vacances en toute insouciance avec l'assistance voyage Touring. 5 secondes of summer en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Wolu TV, Canal 12. Radio Contact, feel good. Justin Bieber. Soir des retrouvez Christopher sur Radio Contact. En parlant d'Adam Levine, du côté de sa page Facebook, devinez quoi Il fait de la pub pour un film dans lequel on va avoir l'occasion de le voir faire une apparition. Ça s'appellera Connor for Real, Popstar, Never Stop, Never Stopping. Voilà, comme ça, c'était pour le côté anglais de la chose. Station. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact it's, it's, it's, it's my station. De tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. It's in the mix. te quiero yo. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit sur Radio Contact. Radio Contact. Chaque, Chaque samedi 19h20 Les mix de contact Les mix de contact Les mix de contact Sur Radio Contact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 Contact News. Avec Valérie de Winter. Bonjour Valérie. Bonjour David. Bonjour à tous. L'eau courante impropre à la consommation à Tenneville, Ramon et Ramon Haut près de marchands famen Des analyses effectuées hier ont révélé la présence d'une bactérie E. coli. D'après les autorités communales, cette contamination pourrait être liée aux fortes pluies des derniers jours. Des berlingots d'eau sont disponibles auprès de l'administration durant les heures d'ouverture et de 17 à 19 heures. Autre conséquence des intempéries, les pluies torrentielles ont fortement dégradé les productions de légumes Dans toute l'Europe de l'Ouest et du Nord, la Belgique est concernée. Il apparaît chez nous qu'un tiers de la récolte des épinards et des choux-fleurs a été perdu à cause de la météo. Dans le dossier prison, les agents d'Andenne ont décidé de poursuivre le mouvement de grève. Les gardiens estiment avoir été dupés par le ministre de la Justice, Kuhn Gaines. La grève se poursuit jusqu'à nouvel ordre. À Forêt, une assemblée générale est fixée demain à 11h en vue d'une éventuelle reprise du travail. Vendredi dernier, 80% des agents s'étaient prononcés contre. 3 on vous parlait ce matin de cette alerte anti-suicide sur Facebook, un dispositif qui permet de signaler un message inquiétant aux équipes du réseau social. Ce dispositif, jusqu'ici uniquement disponible en anglais, est désormais disponible en français, Didier Defao. Et pour y avoir accès, à rien de plus simple. Nathan Sauré, expert en réseaux sociaux. Il suffit donc de signaler la publication et alors là, Facebook offre différentes possibilités aux utilisateurs. Soit euh, contacter directement un centre qui aide ces personnes, soit parler directement à cette personne-là aussi. Peut-être que le fait de parler à un ami directement pour l'aider ou alors euh, également de retransmettre le, le dossier aux équipes de Facebook. Il y a des équipes qui vont gérer ça 24h sur 24. Évidemment, tout se fera en message privé. Euh, il n'y aura pas intérêt à ce que ça reste sur Facebook. Je pense que ça ne ferait que remettre de l'huile sur le feu. Euh, mais non, ça restera en privé. D'une part, chez la personne qui signale ce contenu, euh, qui se verra proposer différentes options. Et d'autre part, chez la personne qui a été signalée, qui se verra elle aussi proposer différentes options pour qu'on lui vienne en aide. Stéphanie Demar voit cette procédure d'un oeil positif, mais la trouve interpellante. Elle dirige le centre de Du suicide. Je trouve ça interpellant dans la société dans laquelle on est euh, ultra connecté qu'il faille passer par un tiers euh, virtuel pour pouvoir donner euh, des informations et pour pouvoir signifier qu'on est inquiet. On compte chez nous 6 à 7 suicides par jour et aucune tranche d'âge n'est épargnée. En France, une minute de silence sera observée à 20h30 ce soir dans les 10 fan zones de l'Euro en hommage au couple de policiers assassinés à Magnanville au cours d'une attaque djihadiste. Cet hommage sera rendu une demi-heure avant le coup d'envoi du match France-Albanie. Lundi soir déjà, une minute de silence avait été observée dans les fan zones à la mémoire des 49 victimes de la fusillade survenue le week-end dernier dans un bar d'Orlando aux états unis A l'Euro domination slovaque cet après-midi, la Slovaquie mène 0-2 face à la Russie Il reste environ un quart d'heure de jeu. à 18h, la Roumanie face à la Suisse et à 21h, donc, la France contre l'Albanie. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Encore pas mal de pluie apparemment hein Et même des orages David mmh. qui peuvent éclater sur la quasi-totalité du territoire. Ces orages s'accompagnent localement de grêle On aura demain une petite remontée du mercure entre 17 et 22 degrés. J'ai regardé la météo jusqu'à samedi là. De la pluie, tous les jours. C'est oui. fou quand même. Bah oui. Il suffit, tu n'as rien à voir là-dedans j'espère. Rien du tout. Très bien, Premier on parle de Mars. Dans un instant, on va aller faire un petit tour du côté de la planète rouge. Vous allez voir, c'est totalement possible. Turn around, looks turn around. He's the one that I've been needing. Not a day, I can't believe it. What I, found. What I found, he never makes life complicated. What I need to hear, he says it every night. He drives. C'était sur Radio Contact, merci d'être là Belle fin de journée, tout va bien, on est avec vous Jusqu'à 20h 16h20 David Sur Radio Contact bon, Un petit coucou à toutes celles et ceux qui nous suivent sur Radio Contact euh, Vision, voilà, elle est là la caméra Salut, euh, On vous embrasse euh, Si vous êtes euh, branché sur les canaux digitaux eh bien vous pouvez regarder La radio en télé C'est pas mal, bon on poursuit avec euh, bah, Toujours le futur Ouais. Euh, un petit voyage sur Mars, alors vous le savez, on est quand même assez euh, passionné par euh, bah, tout, tout, tout ce toi, qui hein. pourrait euh, se passer dans un avenir proche, pouvoir voyager dans l'espace. Ah ouais ce serait un bon délire en tout cas. Et euh, d'après un petit article qui est tombé, Elon Musk, patron de Tesla, mais aussi ancien patron et concepteur de Paypal, un service que vous ah, utilisez ouais. peut-être, et eh bien a une société qui s'appelle SpaceX. Ouais, et ils nous ont fait une grande annonce David, surtout pour toi, parce que t'es propriétaire terrien, enfin ah ouais, martien, martien plutôt ouais, t'as ouais, ouais, un petit lopin de terre là-bas ah, Vous euh, m'aviez acheté un, un, une parcelle de terre sur Mars, Ouais. À Noël. Ouais, merci ah beaucoup moment. Ouais. Non, c'est en jachère <rire> <rire> Bref, la, la bonne nouvelle, euh, c'est que des vols vers Mars seront organisés tous les deux ans ça c'est la grande annonce et surtout David, c'est que c'est pour bientôt puisque c'est à partir de 2018 2018, donc à partir de 2018 des vols iront en direction de Mars. Ouais, tous les deux ans, c'est ça. Alors, là, tout de suite, on a envie de prendre nos billets. Bah, j'imagine, oui. Mais euh, faut combien même... ça, coûte ouais, ça coûte. Alors, on sait pas, faut un petit peu se calmer parce qu'en fait, dans un premier temps, ce sera simplement du transport de matériel. Ah. Alors, pour des vacances sur Mars, faudra attendre un peu puisque les premiers vols habités sont pour 2024. Ah, c'est dans pas longtemps Donc, quand même. Ça 8 va ans. quand même. Attends, 8 ans, j'en veux... 42. Ouais. Ouais, mais pose déjà euh, tes congés, David, parce qu'en fait, pour aller là-bas, euh, c'est quand même 9 mois euh, de voyage jusqu'à la planète rouge. Ouais mais j'ai cru comprendre qu'ils allaient réduire la, la durée du voyage à 6 mois. Oui, voilà, 6 mois, c'est ce que je voulais dire. Pardon. On espère, en tout oui, cas, on ça. espère. Ouais, bon, allez, est... euh, écoutez, ça nous laisse le temps d'économiser un tout petit peu. 1 <rire> euro par mois, bah, on arrivera vite à...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 Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina Les noix de coco qui tombent Aïe Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Rendez-vous vite dans un magasin Xina et recevez un plan de travail en granit au prix d'un stratifié. Condition sûre Xina Point c'est bien pensé. La bière Gordon présente l'instrument officiel de la Coupe d'Europe, le bière Lalala.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 Krohja tes mots dans le moindre détail À 20 h vous rentrez à la maison. Thibaut s'occupe de l'infotrafic. Il ouais, y a pas euh, mal de choses. On fera le point fera tout à dans, le point dans ouais. un instant. Ouais. Euh, Nathan, est-ce que nous avons des, des messages concernant euh, Mars Alors c'est vrai, on récapitule un petit peu ce qui euh, euh, est proposé par rapport à Mars. Euh, ouais. C'est simplement le fait de pouvoir voyager vers la planète avec, dans un premier temps, du matériel. Alors ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça devient très concret vu que c'est 2018. Pour 2018. Et puis euh, quelques années plus tard, en 2024. Le premier martien ira. Toi, je te jure, j'aimerais tellement. Ouais alors euh, si c'est pour revenir hein, parce que voilà c'est un mais, petit peu compliqué hein. moi ce que je trouve génial c'est qu'ils vont établir une colonie sur Mars je trouve ça génial on que est vraiment vacances. dans la, la science fiction voilà une colonie de vacances enfin moi ouais, c'est ce que j'ai compris ah bah oui moi ouais, ouais. j'imagine rien d'autre Bon alors est-ce qu'on a des réactions bah, un message de Julien qui euh, en fait je Que les auditeurs ne prennent pas ça très au sérieux mais c'est parce que alors je pense qu'on en a déjà beaucoup beaucoup beaucoup parlé euh, et puis euh, bah ils ont vu l'apogée évidemment avec le 16 20 et, et le lancement du paquet de fruits dans l'espace donc ouais, voilà. j'imagine que derrière bah, voilà ils n'imaginent plus rien et pourtant mais non, ça va arriver mais non Julien qui dit euh, et on comment Parce que ben Mars et ça repart, voilà c'est tout. En tout cas, très très très créatif. Et puis euh, Julie de Nivelle qui nous dit à, à, à quand le 16-20 sur Mars. Bah bonne idée, on va bosser dessus hein, dès maintenant. Ah bah écoute, ouais. tu mets un petit peu de sauce sur une barre chocolatée. <rire> <hein. rire> Qu'est-ce qu'on se marre Dans un instant, eh bien on reviendra <rire> sur Holland. Euh, ça vous dirait de remporter le pack complet, à savoir un accès au festival pendant 3 jours et en plus de ça, l'accès. À Dreamville Autrement dit Le camping haut de gamme De Tomorrowland Ce sera juste après ça Un été en smart Pour moi c'est partir En city trip à Paris Faire un barbecue Dans un parc Faire de la planche à voile À la mer Pour moi c'est Faire du shopping Avec les copines Cope la robe L'été aussi, la plus multifonctionnelle des citadines est partante pour toutes vos envies. Les conditions stock estivales sur les Smart et Fort Fort vous attendent sur smartonclade.be. Vous pouvez même venir chercher votre Smart tout de suite. Nos modèles sont disponibles immédiatement. Smart. Comment négocier un super smartphone à prix réduit Aujourd'hui, le cas de la seconde main. Bonjour, je peux voir ce smartphone là Oui, ah, voici. Si Et voilà, maintenant que je l'ai utilisé, les deuxièmes mains, vous me le faites à moitié prix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 Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 par message. Hey, hey, Radio contact. Hey, hey, hey, Feel good. Hi, Hi I'm Ellie why, why, why I got you on my mind? <mimitation> hello. Hello. hello, this is Adam from Maroon 5. <laughs> Don't let me down. Nobody can me down. Elle a gagné, c'est Jean-Michel Leuyer qui a tenté donc de battre un record du monde, record du monde de quoi De Dis qui est génial, c'est que tu as gagné le plateau, Justine. Oui. C'est pour toi, c'est la go pro bravo. Ouais. Yes. Yeah. Yeah. C'est cool ça, beau cadeau. Ah oui super, super, ça va faire plaisir à papa. You know, Vos plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Chaque vendredi et samedi, Woo! 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. On, In the Mix. In the mix by Mademoiselle Luna chaque vendredi et samedi 20h minuit sur Radio Contact. Radio Contact Radio Contact Radio Contact On défile ennui Dieu non créé Le soleil Radio Contact. Merci d'être là. Belle fin de journée. Il est 17h. sur Radio Contact et là, là c'est le moment l'un des moments euh, phares de Phare, l'émission il ouais. ouais, y a euh... un pic d'audience d'ailleurs ah, exactement justement, <rire> justement, justement. Ouais, avec euh, Thibaut <rire> Thibaut, et euh, l'Actu Télé. Ouais, et on va commencer justement par les audiences. En bref, David, et c'est encore une fois l'Euro de football hein, qui attire le plus de téléspectateurs, puisqu'hier soir, le match Portugal-Islande sur la 2 a été suivi par 36% des téléspectateurs, ah, et ça va même. pas s'arrêter dans les jours et les semaines qui viennent. Hein. Allez, on continue avec euh, cette fois-ci le talk show d'Arthur, 5 à 7, qui est déjà déprogrammé. Ouais, oui, 5 à 7, qui devait rester à l'antenne jusqu'au 8 juillet, avant une pause estivale. Et bien, il n'en sera rien, puisque TF1 a annoncé hier que le dernier numéro de l'émission sera diffusé une semaine avant, c'est-à-dire le 1er juillet. Une annonce qui est tombée hier, donc dans un grand cafouillage alors les audiences il faut le dire sont catastrophiques David à moins de 10% de part d'audience c'est tout simplement inacceptable hein, pour une chaîne commerciale hein, comme TF1 alors l'émission aura-t-elle une chance de revenir à la rentrée et eh bien pour être honnête je n'y crois pas une seule seconde Arthur a tout simplement essayé une formule mais cette formule n'a pas trouvé son public alors ce que TF1 a fait c'est euh, commencer l'émission en l'appelant la, maintenant euh, le 5 à 6 et ensuite le ah. 6 à 7 comme ça ils peuvent communiquer sur la deuxième partie des audiences. Ouais. C'est ah ouais, comme okay. ça que ça se passe. Bon, allez, euh, ce soir sur RTL TVI, euh, coûte que coûte, s'intéresse oh à oui. la Pottermania. Ouais, et ça va plaire à Nathan, à, à toi fond, Nathan, ouais, puisque ouais. à deux semaines de l'ouverture de l'exposition consacrée à Harry, à Harry Potter Harry Potter à Bruxelles, et eh bien, coûte que coûte, se penche donc sur le business magique qui entoure le plus célèbre des sorciers. Il y a une pièce de théâtre, des, des 4, plus de 400 produits dérivés. Euh, cette exposition, la folie euh, Potter donc n'en finit pas. La marque est évaluée à plus de 10 milliards d'euros. Oh ouais. Et certains fans eh n'hésitent pas à débourser des sommes complètement astronomiques pour se procurer les derniers accessoires. Alors, quelles sont les raisons de ce succès eh bien, Réponse donc dans Coute que Coute, ce soir à 19h45 sur RTL TVI. Et puis pour terminer, euh, Thibault, très bref, Danse ouais. avec les Stars avec un animateur. Ouais, un animateur télé qui sera dans le prochain casting de Danse avec les Stars. Il s'agit d'Olivier Mine. Ah oui. euh, L'animateur a été contacté par la production et France 2 a donné son accord à cette participation. Danse avec les Stars sera de retour pour une septième saison à la rentrée sur TF1. Cool. Dans un instant, on parle de Tomorrowland. On vous offrira des passes pour le festival Number 1. Ce sera juste après Temper Trap. <rires>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 C'est Radio-Contact. Et dès demain, 6h, retrouvez le Good Morning sur radio Radio-Contact. Évidemment, belle fin de journée, on est avec vous jusqu'à 20h Vous le savez, c'est la mise à jour, comme tous les jours On vous ramène à la maison avec le sourire Bon, euh, si vous n'avez pas le sourire Parce que vous êtes dans les embouteillages Thibaut vous informe L'info trafic Avec toujours de gros problèmes David en cette fin d'après-midi sur le 42 Namur Mons à hauteur de Wanfersé Bollet puisqu'un camion s'était renversé ce matin, du coup les problèmes s'accumulent. Euh, donc à hauteur de Wanfersé Bollet en direction de Mons, le passage est difficile, il y a beaucoup de fils et euh, le dépannage aura lieu seulement en fin de journée. Pour réparer donc la chaussée, ces travaux devraient débuter seulement vers 20h, donc il va y avoir des files encore au moins jusque 20h, donc courage et patience. Mike Postner arrive avec Ibiza sur Radio Contact et avant 17h30. L'info trafic avec vol annulé, voyageurs dédommagés. Comptez sur l'assistance voyage Touring.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 dans cette chanson et il donc voilà il est né hier voilà. il, est tout, néger, euh... il a non, un jour a son ou son anniversaire hier, hier. ok ouais, d'accord <rire> ok passe le nous allez passe le nous passe le nous Guyane euh, c'est Guylane ou Guyane c'est Dylan Guillaume. ah c'est Dylan ok oh, Mais personne ne oh, me dit oh, rien oh, moi ça fait une heure que je dis Guylane surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours radiocontact.be, le site internet de votre radio. 5 secondes of summer en concert avec Radio Contact. Hey, we we all get Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be.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 In the mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Wow. Chaque, chaque samedi, 19h, 20h, les mix de contact. The like the day, the hey mama, mama, mama. Les Mix de contact. Wait. I could have really liked you. I bet, I bet. I mix on thinking about your You Radio Contact took a pill any To show a feature I was cool And when I finally got sober, felt 10 years older But it was something to do I'm living out in L.A.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 So lonely Sad so lonely so well, Yallenpoor I know so -hoos. So -hoos. I'm I'm just a singer who already blew his shot.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 sad so contact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 Contact News Avec Valérie De Winter, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. La Belgique reste plus que jamais la cible d'attaques terroristes. Selon nos informations, les zones de police du pays ont bien reçu une note des services de renseignement concernant d'éventuelles attaques. Mais que dit cette note et faut-il prendre ces informations au sérieux On fait le point avec Pauline Laurent. Cette note indique que des djihadistes auraient quitté récemment la Syrie pour rejoindre la France et la Belgique. Une information sérieuse mais qu'il faut relativiser selon André Jacob, ex-responsable du service antiterrorisme de la sûreté de l'État. Il s'agit d'une communication qui reste malgré tout assez vague. Et donc ça c'est typique de ce qu'enverraient des services américains, grecs, des services offensifs qui en fait ont une information générale qui peut venir d'une personne sur place ou qui peut venir d'écoutes téléphoniques ou d'autres choses comme ça. Il est aussi mentionné plusieurs lieux visé par les terroristes, un centre commercial, un fast-food américain et un commissariat. Un grand centre commercial, c'est euh, la technique de Daesh. Le côté chaîne euh, fast-food américain, eh oui, c'est le côté symbolique. Et euh, le commissariat, c'est l'information à la mode comme quoi les forces de l'ordre et les policiers sont ciblés. Des notes de ce genre, les commissariats en reçoivent régulièrement, mais la période actuelle requiert tout de même une vigilance particulière. La période du Ramadan est une période euh, où les terroristes sont incités à agir. Fin du Ramadan, le 5 juillet En attendant, l'OCAM a décidé de maintenir le niveau d'alerte à 3 sur une échelle de 4 pour l'ensemble du pays. Et on apprend que les mesures de sécurité sont renforcées depuis ce matin au centre commercial City2 à Bruxelles. Certaines entrées secondaires ont été fermées afin de renforcer la sécurité aux entrées principales, comme après les attentats de Paris et de Bruxelles. Dans ce contexte, le SNPS se dit partisan du port d'armes pour les policiers en dehors des heures de service. Nous devons oser le débat, déclare le syndicat national de police et de sécurité qui y voit un avantage capital, les policiers pourraient intervenir immédiatement s'il se passe quelque chose. 679 futurs élèves de première secondaire toujours sans école à ce jour. C'est ce que révèle le dernier décompte de la commission Interréseau des inscriptions. 603 d'entre eux espèrent une place à Bruxelles. La Slovaquie efficace à l'Euro. Elle a battu la Russie 2 buts à 1 et se relance dans le groupe B après sa défaite contre le Pays de Galles. Les Russes qui avaient fait match nul face à l'Angleterre le week-end dernier devont, devront battre les Gallois lundi pour avoir une chance de se qualifier pour la suite. Dans une demi-heure, le coup d'envoi de Roumanie-Suisse. Et à 20 France-Albanie. Les Diables Rouges se sont entraînés à Viclo ce midi dans leur camp de base de Bordeaux. Eden Hazard et Kevin De Bruyne, tous les deux légèrement blessés, ont été dispensés. Leur participation samedi face à l'Irlande n'est cela dit pas remise en question. Et après la défaite face à l'Italie, les Diables montés sur le terrain peuvent compter sur leurs coéquipiers comme Michi Bocchouaï. Pour nous euh, qui n'avons pas joué, je pense qu'on a un rôle un petit peu important de ne pas les laisser euh baisser les bras, pas, pas être déçu, il faut, faut les encourager et un peu parler avec eux. On a tous une très bonne relation dans l'équipe, on est, on est une famille, après voir son coéquipé qui a un peu la tête baissée, c'est un peu décevant, donc, euh, donc voilà, juste un petit peu le rappeler que c'était un match très difficile et qu'il y a encore euh, d'autres matchs pour, euh, pour se qualifier.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 Bon, les températures sont positives demain. Oui, des températures Just en légère hausse par rapport à aujourd'hui. C'est déjà ça, entre 17, 17, et 22 degrés. Côté ciel, par contre, pas d'amélioration. Menace orageuse sur tout le pays et pour toute la journée. Allez, on fait des, gagner des places pour tout Moroland, des places pour trois jours. Ainsi qu'un pack Dreamville. Ce sera dans une poignée de secondes. Dreams bounty oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. yeah. oh. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide Et quand on se parle, l'histoire est écrite Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter Maman m'a appris que l'argent n'est pas une foi en soi Que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix On m'a dit ne te rate pas, y a personne qui m'aide J'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime Il m'a rendu au cent tube tout ce que je lui donne Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole et je n'ai pas d'idole à part le plus grand à part mon créateur plus j'en parle plus j'en tremble, plus rien ne me tente à part quelques doutes que je promène on se ressemble appelle moi you on se connaît se je pense Les stars ça décline, un jour on les remplace Les foules sont anonymes et un jour on les embrasse La pression domine, personne n'est à ma place J'ai pas de pseudonyme, Yousoufa c'est mon vrai blaze. J'ai un appel qui monte, tant pis pour la critique Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui Le but de ma musique, du rap que j'expose C'était de rester authentique, pas de rester pauvre Et la France m'a fliqué, ses apparences nous mentent Le bled me fait flipper, ma famille me manque L'amour m'a fait chialer pour tout ce que j'éprouve Mais la haine m'a installé, des yeux waterproof Prouve que tu luttes, prouve que tu exultes, prouve que le but s'est brisé les cœurs bruts, ils veulent qu'on se bute, attendre les erreurs que l'on commet, on se ressemble appelle-moi Youss, on se connaît. Donne-moi ton énergie, se cacher. on se Je peux pas t'oublier non, je peux pas t'oublier non. donne se se Pour le meilleur Je réalise que les mêmes rêves nous font et nous rassemblent. Il y a de l'amour dans mes paroles Tu chantes avec moi et je m'envoles Tu te retrouves en moi Je sais qu'on se ressent Tu bouges la tête sur la musique Le temps s'arrête c'est magique C'est là toute l'histoire de ma vie Et tu la connais On se connaît Un autre pas vers l'avenir Je t'invite encore à me suivre On se connaît oh, oh Et je sais qu'on se sent. Oh oh oh, oh oh. Tomorrowland grâce à Radio Contact. Ce sera grâce à Radio Contact et durant toute cette semaine et même la semaine prochaine ouais. vous allez pouvoir remporter vos accès à Tomorrowland. Il y a deux jours, on a offert et eh bien des passes pour le vendredi. Oui, à Alexandre qui habite à Sainte, près de Tubize. Alors là maintenant nous allons offrir des places pour. Les trois jours à Tomorrowland oh Et là en plus de que... ça L'accès à Dreamville Autrement dit Le camping de Tomorrowland ouais. euh, Pour faire la fête Durant 5 jours en fin de compte Oui et puis aussi L'accès à la soirée ah, Exclusive d'ouverture Le jeudi C'est énorme Bon alors Lucille Toi t'as déjà fait Tomorrowland ouais. quelques ouais. fois Oui ouais, ouais, ouais, j'adore Thibaut tu l'as ouais. déjà fait ou non, pas Non jamais Jamais Jamais Bah, pourquoi Bah oui, parce que j'ai essayé d'avoir des places, j'ai oh. pas su. Voilà. Ah, vrai, vrai. Et puis là, il faut savoir que la première fois que Nathan oui. a travaillé chez Radio Contact, son premier jour de boulot, c'était à Tomorrowland. À c'est grâce à toi. On peut le dire. Ah, bah, écoute, ne le dis pas, mais redis-le une fois. Ouais, c'est grâce à toi. Merci bon, beaucoup. allez euh, Vous les remportez maintenant vos accès à Tomorrowland. Comment faire Ouais, cette fois-ci c'est plus une vidéo, c'est une photo sur laquelle se trouve le fameux code. Il y a Tomorrowland. Une photo. Et une photo. Un petit code à rajouter à côté de Tomorrowland et envoyé euh, par SMS au 66 91. Un petit indice en deux lettres hein. donc franchement ça pas ouais, compliqué très simple ouais. vous l'envoyez au 6691 comme le disait Nathan et qui sait vous serez peut-être le sélectionné tout à l'heure celui qu'on appellera et qui va devoir décrocher en citant l'artiste qui a été diffusé juste avant ouais, voilà vous faites bonne chance Vous trouvez ce code rendez-vous sur Facebook David Antoine allez tout est dit tout est fait on vous dit euh, bonne chance people of tomorrow ah, ah, ah. Radio Contact et RTL TVI présentent Christophe Maé au concert. Les 21 et 22 avril à Forêt Nationale. Ses nouvelles chansons et, et ses plus grands succès. On et on Christophe Mae. laprès tour. Je suis temps, je suis le chat. Les vendredis 21 et samedi 22 avril à Forêt Nationale. Info et réservation. 0900 84 950 centimes la minute. Et sur next stepbe Maintenant, chez Colruyt, des tickets de cinéma gratuits. Achetez pour 30 euros de produits Coca-Cola, Jupiler ou Ola et recevez un ticket de cinéma Kinépolis gratuit. Conditions en magasin ou sur colruyt.be. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.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 Is no, my sign is no, my number is no. Mm. You need to let it go, mm. you need to let it go, mm. need to let it go. No, no, no. My name is no, no. my son is no. no, my number is no. no. You need to let it go, uh. you need to let it go, uh. need to let it go. What no, no, no. you gonna say? You ain't running game. Thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like other girls I was in my zone before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah, blah, blah I be like, nah, ta-da, ah, ta-da, no My name is no, My sign is no, My number is no You need to let it go, You need to let it go, Need to let it go the, I the, no, no, no. My name is no, My sign is no, My number is no You need to let it go, You need to let it go, to the, to the, no, no, no. Thank you in advance I don't wanna dance no. I don't need your hands all over me no, no. If I want a man Then I'ma get a man It's never my priority hey. I was in my zone before you came along Don't want you to take this personal Blah, blah, blah, blah. I be like nah to the I to the no, no, no All my ladies listen up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 My name is hey, no, my son is no, my number is uh, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go, answer that I have to know, no, no My name is no, my son is no My number is no You need to let it go, You need to let it go, need to let it go, the high no, no, no uh -oh. Untouchable, untouchable Untouchable, yeah, untouchable, go go. untouchable rentons sur radio contact et on s'informe maintenant avec les barbes. Est-ce que vous portez la barbe Julie euh, Lucie, Lucie, je sais que que toi, toi tu ne la portes ouais, plus J'ai arrêté parce qu'il paraît que ça m'allait pas. Ah oh, mais moi je trouvais que franchement les, petit, les quelques petit charme, alors les quelques oh, petits bah, bah, poils au menton <rire> comme ça, c'est assez mignon. Qu'est-ce que tu penses Thibault Ouais, je trouve aussi, je trouve ah, que, mais franchement dit, ça lui donne un style. Hein. Ça m'étonne de, de Thibault qui rentre dans ton jeu comme ça. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ouais, je retiens. il retourne sa veste. Alors Thibault, toi la barbe Écoute, moi j'aimerais bien parce que franchement, euh, me raser tous les matins, je trouve ça lourd, quoi. Oh, T'as tellement de boulot en même temps, tu peux non, pas le faire. Non. <rire> <rire> jeu, là. non, mais sérieusement, donc euh, tu te rases tous les jours Tous les jours. Mais j'ai déjà essayé, tu vois. Mais je sais pas, je me sens du coup sale quand quand je me ouais. rase pas, tu vois. avec le rasoir électrique Non, oui, avec, non, non, le rasoir manuel. d'accord ouais. Nathan. Moi j'aimerais bien en avoir. Toi t'en as, en fait. <rire> <rire> as autant que en fait. T'en as autant que c'est vrai. Non parce que maintenant il a trois poils quand même. Non mais je me rase tout le temps, donc on croit que j'ai pas de barbe, en fait j'en ai beaucoup, c'est parce que je me rase tous les jours. D'accord, ok, mais c'est vrai, il faut se raser régulièrement pour ah, et que la barbe ouais. puisse commencer à ouais. pousser. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que certaines demoiselles euh, font attention à ne pas se raser la moustache. mais elles les Comme les poils des bras aussi. Hein. Et toi David <rire> Mais bon, oui, bah, moi oui, moi j'ai un peu de barbe. Alors le gros problème, et c'est le problème de pas mal de mecs, c'est ouais, que oui. j'ai beaucoup de trous dans la barbe. C'est Il Il vrai est que c'est qu'on a des tracas dans la vie. De, ah des bah, des alors là, mais pas. J'ai pas un poil de barbe, c'est sûr. Bon, euh, Lucille. Et ben euh, David, on a découvert scientifiquement que des femmes ont évalué comme ça le niveau de barbe idéal. Donc ah. si vous avez de la barbe déjà, sachez que c'est bien, vous avez de la chance, pas comme Nathan. Très bien. Bon, écoutez, on va déterminer dans quelques secondes le niveau de barbe précis. Ah oui, oui, oui très précis. Euh, voilà, à atteindre pour les hommes pour plaire aux femmes. Très bien. Ce sera dans un instant sur Radio Contact. Alors vérifiez bien la hauteur de votre barbe. Oui, mesurer. On va parler de vous. <rire>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 Il est temps de se retourner contact, je me ce ponceau, avec un certain Maître Gims. Bon, on parle des barbes, alors eh Maître oui. Gims, il y a quand même une, barbe, une assez, barbe assez conséquente. Une bonne petite barbe. Ouais. Alors figurez-vous que la barbe est tendance, hein, si vous en avez une, il y a certaines règles à respecter pour qu'elle soit vraiment top. Eh bien oui, euh, des femmes ont noté le niveau de barbe idéale, alors elles avaient le choix entre des photos d'hommes rasés de près, euh, une barbe de 3 jours, une barbe de 10 jours ou une barbe d'un mois. Et alors, leur préféré, les hommes, étaient les mieux notés. Eh ben oui, c'est ça, trois jours, bravo David. C'est le côté un peu je sais, aventurier, bad boy. Alors je vous explique, moi j'étais à quatre jours hier. Donc je suis de nouveau rasé proche, mais à 1 millimètre. Ça fait deux semaines et j'attends toujours. Dans deux jours tu vas emballer. Dans deux jours, dans deux jours Ça dans deux jours et en plus dans deux jours c'est le week-end. C'est le week-end. Tout était calculé. Souvenez-vous. Oui, c'était Lori. Bon, voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Alors on a des réactions. On a des filles qui adorent, comme Aurélie qui dit Ah oui, cela donne de l'assurance, de la virilité. Mon conjoint a un bouc correctement entretenu avec des nuances de châtain clair et un tout petit peu de roux. C'est juste trop beau. <rire> et puis euh, Caroline de Bruxelles, moi ça me rend complètement dingue, c'est ultra sexy et viril avec plein de cœurs dans son message, elle était vraiment affrontue. Et puis il y a celles qui sont un peu moins partantes, comme Martine de Charleroi, mais elle là, pas du tout euh, pas rasé jusqu'à trois jours, cela peut être canon sur certains, mais trop long, c'est un tu d'amour sur n'importe qui. Et puis Catherine qui va même plus loin en disant, oh mon dieu, non, euh, je suis sûr qu'il doit y avoir plein de choses qu'on n'a pas envie de retrouver là-dedans. Ah ouais ah, mais ça, ça s'entretient aussi. Hein. Ouais. Attention, hein, il faut la laver, il faut ouais, ouais. la peigner, ouais. il faut euh, bah, la raser, la tailler. C'est euh... ah, pas évident d'avoir une belle barbe. Bon, allez, Euh, sans transition aucune, le trafic. L'info trafic. Et sur l'autoroute 42 Liège-Mont, circulation toujours très compliquée. Vous perdez toujours 1h30 entre Spi et Fleurus à cause d'un accident. Le déchargement du camion prendra encore plusieurs heures. Il faudra ensuite le dépanner, puis réparer la chaussée à partir seulement de 20h. D'ici là, eh bien, les deux bandes de circulation resteront fermées. Et puis sur le ring de Bruxelles, de Longfield toujours de weisembeck à Digem, de Strombeck-Bever à Wemel et de Dilbeck à Forever. Halle, file aussi dans l'autre sens de Heusingen à Forêt, de Grand Bigarajette de Wemel à Villevorde et de Digem au carrefour Léonard vers Waterloo. Merci Thibaut Facilite. L'info trafic avec Vol retardé, voyageurs dédommagés Comptez sur l'assistance voyage Touring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 Comme toutes les bonnes bières spéciales, Gordon se tient comme un seul homme derrière l'équipe beige. Soyons tous sportifs, sans quitter notre fauteuil. Après le succès universel des Vouvouzella, Zozulika, Kaxirola et autres Macarapas, Gordon lance aujourd'hui le bière-la-la-la, -la, -la, la seule canette musicale officielle pour les supporters de la Coupe d'Europe, qui résonne comme... comme... Gordon. De la bière, pas de l'air. Une bière se déguste avec sagesse. Il n'y a qu'une seule radio qui peut vous offrir. Rihanna, à Atlanta et Barcelone. Le concert de Puggy dans votre faux place rond stage. Pour le concert de Beyoncé. Votre City Trip à Los Angeles et New York. Et les tout derniers accès pour Toumorola. Radio Contact. Votre radio.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 Don't Walk in circles Love, hate, sleep, and breast repeat My life is Elemental office dans un instant avec euh, Thibaut avant euh, zao et julian peretta sur radio contact la journée se termine la soirée commence il est 18h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 You uh -huh. You save me, I save you A miracle that was meant for two Oh J'ai vu sur ma route, plein de paysages Avec des mots je peins 20 évidemment la mise à jour comme tous les jours ouais. l'émission numéro 1 en fin d'après-midi et Merci tout ça c'est grâce à vous ouais. hein. et d'ailleurs si vous êtes connecté à Facebook n'hésitez pas à aller faire un petit tour ouais 231 000 fans sur Facebook ça monte bien depuis, ah, ouais, deux, en trouver, hein. depuis deux ans depuis qu'on a commencé à bien booster cette page ça, ça, ça marche pas mal et comme par hasard depuis qu'il est arrivé ouais, ah, est oui, voilà. <rire> mais allez sur cette page justement maintenant pour gagner vos accès ouais. pour Tomb exactement allez avant ça le box office avec euh, thibault ouais. les meilleurs films du moment les trois meilleurs films qui ont récolté le plus d'entrées semaine dernière, en troisième position, euh, en baisse. Hein, moi, une place, euh, David, c'est Alice de l'autre côté du miroir, le film avec ah. Johnny Depp. Hein, ouais. Et euh, sur Twitter, puisque vous pouvez réagir aussi via l'hashtag le 1620 sur Twitter pour commenter les films que vous oh. avez vus. Et Julie nous dit, le film Alice de l'autre côté du miroir, eh bien, il est vraiment euh, magnifique. Les acteurs, les effets spéciaux, le maquillage, l'histoire, bref, c'est beau. Voilà, donc... Euh, mais c'est vrai que c'est un beau film. Hein. Tu m'as vendu du rêve, Thibault. Ouais. une ouais. fois de plus. <rire> euh, Allez, qui est numéro 2 Numéro 2, c'est une Entrée, euh, nouvelle entrée, c'est Conjuring 2 le cas Enfield, un film d'épouvante, un film d'horreur, il y en a qui aiment Tiffany nous dit justement sur Twitter ma mère veut m'emmener voir Conjuring 2 par terre de rire donc PTDR. je vais mourir dans le ciné donc euh, c'est vrai, euh, vrai que moi ah, c'est pas mon rire. style moi j'aime pas, <rire> pas trop j'aime pas trop nous. Qu Qu'est-ce euh, que qu qu qui vous coupe Par terre de rire, de rire je Par terre de rire ok. C'est pas pété de rire Pété de rire, oui, au partout, Et puis... Par terre de rire. Et puis en numéro 1, euh, place à changer depuis 15 jours, David, c'est Warcraft le commencement. Et euh, Lionel sur Twitter nous dit, j'ai enfin vu le film Warcraft. Bon, je dois dire que ça m'a plu, pourtant, je suis toujours très critique, mais là, j'ai kiffé. Donc Warcraft qui marche toujours aussi bien. Numéro 3 Euh, Alice de l'autre côté du miroir Numéro 2, Conjuring 2, le cas Enfield Et numéro 1, Warcraft, le commencement Allez, avec ce temps pourri, ça vaut bien Un petit détour au ciné, tout est dit Merci Thibaut, dans un instant Ariana Grande Et Dangerous Woman Sur Radio Contact <musique>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 Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Je promesse, je promesse, une réaction, une réaction, je Elio aussi est intérimaire. Mais chez Daoust, la star, c'est vous. Découvrez votre job de rêve sur daoust.be.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 10h20h sur Radio Contact. On fait un point sur Tomorrowland, à présent Tomorrowland, le concours qu'on a lancé il y a quelques minutes maintenant, enfin du moins celui du jour, le code est disponible. Ouais Sur Facebook, David Antoine, alors très, un petit indice, ça commence par Tomorrowland. Ça, ça sûr, va la certains. gorge ou... Non, ça va oui, là maintenant, j'ai un petit peu... De euh, ouais. Et puis, il y a un petit code à mettre euh, par la suite, il fait euh, deux lettres, donc il est vraiment super court. Rendez-vous sur Facebook, David Antoine, pour le découvrir et pour l'envoyer par SMS au 66 91. ouais euh, Dans un instant, on va sélectionner une personne qui arrivera à l'antenne et qui va devoir euh, deviner le titre l'artiste ou reconnaître hein, ouais. le titre et l'artiste qui aura été joué Diffusé. juste ouais. avant le coup de fil okay. alors en jeu quand même David il y a des passes pour les 3 jours pour deux personnes à Toul il y a l'accès à Dreamville durant 5 jours euh, et ah oui vous pourrez même aller à la soirée d'ouverture le jeudi soir très très exclusif comme soirée donc bonne chance à vous on y sera ces soirées euh, j'espère je suis pas sûre ok bon, <rire> ah, bah, est d'accord c'est pour vous dire voilà bon euh, on va vous offrir ces accès dans moins de 30 minutes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 Les études montrent que pour être convaincant, un spot radio automobile doit répéter la marque six fois. Sauf pour Audi. Il suffit de rappeler que pendant les Audi Days, les conditions sont exceptionnelles. Comme sur l'Audi Q3 Spring Edition avec plus de 4300 euros d'avantage. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur Audi.be À vous le dire, c'est l'explosion pour Tomorrowland. On va offrir ses places dans moins de 20 minutes, c'est dit. Avant ça, Thibaut nous informe sur vos conditions de circulation trafic Et c'est toujours la pagaille sur le 42 liège mons Depuis ce midi, un camion est sur le flanc à hauteur de Fleurus et bloque deux bandes de circulation. Vous ne circulez donc plus que via la voie de gauche. Et la chaussée restera bloquée encore une bonne partie de la soirée. Évitez le secteur si vous le pouvez. Sur le 25, Liège-Maastricht. Accident à hauteur de Juppie. Une bande de circulation est paralysée. Prudence. Et puis sur le ring de Bruxelles, des fils de Wezenbeck-Opem à Zaventem, de strombeek bever à Wemel. De longues files aussi, toujours de Dilbeek à Forêt vers Halle. L'infotrafic avec Doudou oublié, Doudou envoyé, où que vous soyez, comptez sur l'assistance voyage Touring. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. Chaque, Chaque samedi, 19h-20h, 20h, 20h, 20h, 20h. les mix de Contact. 20h. Radio Contact. Go, go, go, go, go sur Radio Contact. Radio Contact. Feel good. fine and drinking on the tables. Radio d'art, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493. 15 centimes par message. Demain matin, commencez la journée avec le Good Morning sur Radio Contact. Est-ce que tu as terminé ton questionnement par rapport à ton bazar d'oreilles là Euh oui oui, commandé, comment commandé, ça s'appelle ce que tu as Alors c'est un stretch. Un stretch oui. Alors à quoi sert un stretch bah, À écarter justement ah. le trou de base de l'oreille ah. Le trou de quoi Le trou de base de l'oreille Le trou de base de l'oreille Chaque vendredi et samedi 20h minuit <coughs> <coughs> C'est in the mix by Manuelle Luna sur Radio Contact. Escúchame, mami, linda. Hace tiempo que te ando buscando hoy lo que te quiero yo. In the mix. In the mix by Manuelle Luna chaque vendredi et samedi 20h minuit sur Radio Contact. Radio Contact.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 RadioContact.be, le site internet de votre radio. I'm feeling good. Yeah, yeah. Radio, radio. Contact. I ain't worried about nothing. I am wearing a na I'm sitting pretty impatient. But I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder I'm sending pick up the picture I'ma get you fired I know you always on the night shift But I can't say But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work You don't gotta go to work, work, work, work, work, work my work, work, work, work, work, work We can work, oh, oh, oh, oh We can work, oh, oh, oh Let's put it in emotion. motion I'ma give you a promotion I'll make it like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating between us ain't no getting off early. I know you're always on the nightly, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby.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 Put wouldn't work like my time sheet She, she it like a 63 I'ma buy a new CELINE Let her ride in the foreign with me Oh, she the bank I'm her boo And she down to break the rules Ride or die, she gon' go I'm gon' jump, she finesse I'll fight books, she take that Putting over time on your body To gotta be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 te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies, si te vas, yo también me voy si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies, se duele el corazón, y conmigo te duele los pies, con él te duele el corazón, y conmigo te Que te quita el frío lleva vas conmigo rumamos con me lloras casi un río tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío pero conmigo corrompe la carretera banddoras en tu vida y algo que no sirve acá para afuera y nadie te frena la superguerrera yo creo que tú eres una quiera vale si yo también me voy. si verás yo también te doy Duelan los pies, si te vas, yo también me voy, si me yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la pie, hasta que duelan los pies, te duele el corazón, y conmigo te duele los pies, con él te duele el corazón, y conmigo te duele. Enrique Inglesias sur Radio Contact. Solo con un verso. Tiens votre énergie pour les Diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12ème Diable. Réminus, à votre service. Contact News. On s'informe avec Valérie de Winter. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. Le piétonnier de Bruxelles va-t-il être revu et corrigé Le cabinet du bourgmestre Yvan Mayer annonce une communication demain. Il pourrait annoncer la réduction de l'actuel plus grand piétonnier d'Europe qui s'étend de la place de Brouckère à la place Fontenas. D'après la DH et le Soir.be, toute la zone entre cette place Fontenas et la bourse pourrait être réautorisée au véhicules. Faux, dit via Twitter. Le ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet, qui des l'information. À 15 jours des vacances d'été, 150 000 donneurs potentiels ciblés par la Croix-Rouge au sein des entreprises. La Croix-Rouge qui a lancé pour la deuxième année consécutive une action avec l'Union Wallonne des entreprises. Elle vise des zonings. Le reportage de Pascal Hourmand chez Capinov dans le zoning sud de Nivelle. J'ai le bras qui s'engourdit un petit peu. Est-ce que c'est normal C'est peut-être lié un petit peu au garrot. C'est donc... une grande première pour Estelle. Elle travaille dans le zoning sud et a profité de l'occasion pour donner son sang. J'ai toujours pensé à chaque fois que je voyais. Les... Les, les panneaux, mais euh, voilà, j'ai jamais fait la démarche et, comme c'était tout près de, de mon lieu de travail, ben, je suis venue. Trouver de nouveaux donneurs, c'est précisément l'un des buts de l'opération Geoffrey Gerhardt, infirmier pour la Croix-Rouge. L'objectif est d'aller auprès de cette population ben, qui tourne aux alentours de 30-45 ans, qui travaille d'une manière générale, qui n'a pas la possibilité de donner en journée. Et pour atteindre un maximum de monde, l'opération se déroule dans des zoning et notamment ici à Capinov, Virginie Charlier, la responsable communication Rien que dans nos locaux, on a une quarantaine d'entreprises qui sont présentes et susceptibles de venir donner leur sang. En plus, il y a toutes les entreprises du zoning. Et la période n'est pas choisie au hasard, comme l'explique l'infirmier Geoffrey Gerhardt. On sollicite davantage les gens et la population en prévision des vacances pour lesquelles, effectivement, on sait très bien que les stocks vont un petit peu diminuer par rapport aux besoins. Sachez que vous pouvez donner quatre fois par an. La reprise du travail voté dans les prisons d'Itres et de Huit, la grève se poursuit en revanche à Mons et Andenne. à Forêt, une assemblée et général est prévue à 11h demain. Du côté du rail, le Front commun syndical fera une nouvelle proposition demain aux directions de HHR de la SNCB et d'Infrabel, la suppression de deux jours fériés extra-légaux. La réunion est à 10h. Je vous rappelle qu'un préavis de grève est toujours en cours même si la CGSP Cheminot n'a pas appelé à des actions afin de laisser une chance à la négociation. La Roumanie face à la Suisse depuis une demi-heure à l'euro. Les Roumains mènent 1-0. Un peu plus tôt cet après-midi, la Slovaquie a battu la Russie 2-1 et à 21h ce soir place à France-Albanie. Son transfert était dans l'air depuis des semaines. Silvio Proto quitte Anderlecht pour Ostende. Le gardien de but de 33 ans a signé un contrat de 4 ans. Après un excellent début de match, Elise Mertens a été sortie au deuxième tour du tournoi de tennis de Majorque par la Serbe Jelena Jankovic 0-6-6-4-6-3. Enfin la cinquième étape du Tour de Suisse remportée par le colombien Atapuma, le français Latour s'est emparé du maillot jaune. Panos présente les feux du four. ça va vite. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour PLOPSALENT. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Valérie, euh, quoi exactement pour demain Alors, météo. des orages, on ne va pas y échapper, mais entrecoupé de passages très ensoleillés. Et surtout, ça ira un peu mieux au niveau des températures, avec 17 degrés en Ardennes et entre 18 et 22 partout ailleurs. Merci beaucoup. Bon, on s'intéresse maintenant à Tomorrowland. Écoutez bien le titre qui arrive dans quelques secondes. Je vous le dis, David Guetta, avec This One's For You, il pourrait vous être très, très utile. Ça y est c'est parti, ah. ça y est c'est le moment, ça y est c'est l'instant Vous étiez très très nombreux à jouer avec nous ah, oui. par SMS Il fallait découvrir le code qu'on ne cite pas pour l'instant On va voir si l'auditeur ouais. qui va être appelé dans les prochaines secondes a le code Et a le titre qu'on vient d'écouter Si tel est le cas, et eh bien il remportera les places On lui souhaite bonne chance Quel est le cadeau Lucille ah c'est un énorme cadeau aujourd'hui David puisque c'est deux passes pour trois jours à Tomorrowland avec en plus l'accès à Dreamville durant cinq jours et puis vous aurez également accès à la soirée d'ouverture le jeudi soir. Parfait. Allez ça sonne peut-être chez vous en ce moment. Allô. Allô bonsoir qui es euh, est à l'appareil C'est Jamal. Salut je, Jamal euh, ça va Ça va très très bien. Salut. Bah, ça a l'air en tout <rire> cas. Jamal tu viens d'où tu as quel âge euh, Je viens de Bruxelles et j'ai euh plus parler en fait. <rire> T'as quel âge Quel âge tu as J'ai 38 ans. 38 okay. ans D'accord, ok, très bien. Tu fais quoi dans la vie euh, Je suis gérant de magasin. Parfait. Okay. On peut connaître le nom Oui, euh, c'est White Knight. Ah bah ouais, ah bah tiens, bah oui, hey, oui, vous, vous vendez la 16-20 Exact. Ah bah oui, oui. Ah bah parfait, <rire> bon, on est quasi en famille. hein On est quasi. <rire> en bon, Jamal, euh, attention. Dis-moi, quel était le code que tu as envoyé C'est euh, Tomorrowland DJ. Toomorland DJ, première étape validée. Est Quel validé. est le titre que nous venons d'écouter sur Radio Contact C'est This One For You. De David Guetta. Mmh. De David Guetta. Ah. Qui sera à Toomorland Attention, on vérifie si ce sont euh, les deux bons codes. Yeah <rires> <rires> à Tomorrowland autrement ouais, dit vrai. accès 3 jours au festival oui. et au total 5 jours de festivités puisque tu vas pouvoir accéder à Dreamville ouais. avec la personne de ton choix c'est génial c'est <rire> génial merci première je fois pour toi Tomorrowland je vais demander aux clients s'ils veulent bien crier euh, merci Radio Contact <rire> alors les clients on peut vous ah, entendre <rire> <rire> <rire> parfait on est dans quel White Night tiens euh, White Night Chatlin. White Night ah, Chatlin. ah bah parfait Ah bah c'est le marché aujourd'hui Ah bah ouais Allez, il y un petit peu de monde Bon Jamal oui, Écoute es. Félicitations euh, Tu repars donc avec ces places euh, On donne toutes les informations En oui. antenne Et puis euh, On est ravis pour bah, toi écoute, en tout cas Que tout aille bien Et on se voit à Tomorrowland Ah, C'est génial, merci en fait. Ah, J'imagine, <rire> salut Jamal, ciao Bon ben voilà, ciao, un merci. auditeur ravi, comblé On est ravis également pour lui Et oui. C'est quand même un beau cadeau C'est un très beau cadeau et je rassure tout le monde On a encore plein de places et plein d'accès à vous offrir Dans les deux semaines qui arrivent Là, Donc restez bien à l'écoute du 16-20 sur Radio Contact Voilà, tout est dit, bonne chance une nouvelle fois On revient dans un instant avec Charlie Puss Mais aussi Alice on the roof sur Radio Contact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 postulé comme ouvrier communal. Bonjour, j'ai beaucoup d'expérience en tant qu'ouvrier communal. Vous avez le job. Oh, youhou, j'ai le job. Oh, oh, vous avez le job, vous faites un trou dans la route devant le code de votre fils et vous attendez que le livreur de pizza tombe dedans. Vous attendez encore qu'il tombe ah, C'est un long trou que vous avez fait. Hein voilà, vous prenez ses affaires et son casque et vous remplacez la pizza par une délicieuse salade César. C'est quand même un grand trou, non Mouais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 My music. I love She said, feel good. My friend. radio contact. Feel good, feel good. De trop ou de s'ennuyer un instant. Elle a peur que tu t'en aies peur de tes représailles. Elle a peur pour son petit frère. Elle a peur peur pour son derrière. Pas sombrer, je t’aurai à grand coup de pioche si tu ne laisses pas tomber Avec. Des poils saoulées, essays, elle panique. Elle panique. Faut moi la paix, ma vieille caboche. Je suis rincée. Tu ne me fous pas la pétoche Et je ne veux plus t'écouter. Fous-moi la paix où je te t'aloge, je me sens toute démantelée. Ma tes questions ricoche, inutile de te fatiguer. Be so kind, you forgot that time, didn't you? No, you can't deny, this is the last time, fight against you No, you can't deny, this is the last fight, fight against you And music all around, the beat is on the ground, I'm ready for the show Fight, fight against The magic of the night, dancing till the light Oh, come on, come on, come on Quelques jours, on a eu euh, la chance d recevoir de la glace ici euh, en studio. Oui, ouais, je sais, ah, je sais. Oui. On parle que de bouffe, on parle que de glace, on ah, parle que d'aperos. C'est vrai, on a reçu euh, donc euh, des, des pots de glace euh, qui nous ont été envoyés. Alors dans des sacs réfrigérés, tout le truc. On a bien bon, mangé. Ouais, euh, tout à l'heure, on parlera d'une nouvelle glace à la mode et elle est parfaite pour les enfants. Que les choses ah, soient non, claires. Non, non, non. Bon, euh, maintenant, quelques messages qui sont arrivés, Nathan. Un ah, petit message d'Antoine de Wa, qui oui. dit Salut David, est-ce que ça va Je vous écoute depuis tantôt et euh, je dans vous tôt. vois sur ma télévision car j'ai un accent quand je parle. Non, pas du tout. <rire> euh, est-ce que tu pourrais passer team de Iggy Azalea s'il te plaît ça serait trop bien merci merci vous êtes les meilleurs on essaiera le, de le faire ah, tout à l'heure cool. promis Antoine et alors il pose une autre question il là, demande est-ce que, peux... euh... ouais, ouais. est que tu peux me dire où tu as acheté ta chemise que tu as aujourd'hui elle ah. est trop belle je l'ai acheté euh, comment on dit là-bas à Barcelona ah. ouais, et je l'ai pas payé cher. un va-balle Ah, ah ouais, ouais elle, est est cool, hein. elle est, est cool. cool hein, like on dirait un peu l'uniforme des mecs qui vont dans l'espace là, des ouais, enfin, cosmonautes. Je te fais pas dire le Ah c'est, voilà. okay. réservé, c'est réservé à certains privilégiés. <rire> non non non, mais alors c'est une chemise que vous allez voir pendant pas mal de temps, vous le savez. En ah, général, oui. quand je suis chemise, hein, voilà, je les use, use, use et encore. Autre chose. Oui, tout à l'heure, les gens ont entendu ce que Thibaut a dit. Il a lu PTDR par terre de rire. C'est-à-dire que Thibaut citait un tweet dans lequel il était indiqué PTDR. Il pensait que c'était par euh, terre de, rire, voilà. il que ça de rire. Comme ça. Donc euh, Julie dit, il m'a juste fait éclater de rire en voiture. Merci euh, Thibaut. Et puis Emmanuel qui ne t'arrive pas d'éloge pour toi. Ouais. Euh, il est excellent, très comique et sympa. Ouais. Mais il le fait pas exprès merci. en plus. Voilà. <rire> c'est naturel. Pas un vrai comique. Ce qui est -ce qu y a de dingue, c'est qu'il ne le fait pas exprès. C'est son. Enfin là, c'est c'est inné chez lui. C'est comme ça. Bon, euh, merci en tout cas pour tous vos messages. On tente d'y répondre euh, le plus rapidement possible, ce qui n'est pas évident. Euh, Nathan. Ouais. Aujourd'hui, tu as droit à une gommette. Ah, euh, j ai, j ai voilà, ouais. La gommette, ouais, c'est ouais. pour Nathan, qui va avoir le plus de gommettes en fin Attends, de semaine. J'ai mis une photo avec toi sur Instagram, donc ça compte encore double, j'imagine. T'as mis une photo de moi avec Bah avec toi sur Instagram, genre. En ami, quoi. En ami, quoi, tu vois. BFF. Ah mais j'espère que tu, tu, es fier de ton mensonge. <rire> bah non, mais il faut faire une autre gommette, quoi. Une autre gommette pour Nathan. Ah ouais bah non non, non, non, non, non, non, Je retire la première, on est donc à zéro gommettes. Alors ah, moi les LHQ, je déteste. Il <rire> euh, y en a déjà un dans le, dans le studio, il faut pas en avoir. Une gommette. C'est quoi une gommette Mais ton temps, on faisait quand même des gommettes. Ça n'existait pas. Non En fait, un petit smiley, un petit autocollant, tu mets sur. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est parce que tu n'en as jamais eu avant. Le spa de Lucie. Quand mon fils a entraînement, c'est chaque fois la course. Mais avec un saut rapide dans mon spa, et bien je trouve toujours un délicieux petit plat. Spa Colruyt Group toujours avantageux.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 Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Télénet, Canal 12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 5 Seconds of Summer, en concert avec Radio Contact. Hey Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be I'll be there to save the day Superman got then on me I'm only one call away Call me baby if you need a friend I just wanna give you love Come on, come on Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. Bien avant la tristesse Tu me traquait Tu m'avais vu Tu m'as pris au collier Et mon coup tu l'attensas Tieniä, meidän ne, t en veux pas. että va la vie. Enfin, surtout la tienne, je En. En. jouer En. En. vaion la Qui était très très content hein, euh, tout à l'heure d'avoir remporté les passes to Moreland. Vous serez peut-être le prochain gagnant je l'espère. Là c'est du Delta et du Duke Duman qui arrive juste avant euh, le replay du good morning <musique> Radio Contact il est 19h On atterrira dans les étoiles, on aura plein de belles histoires à raconter. Pas t'arriver sans long voyage, sinon bien d'autres avons-nous l'ordre est tentée Caressera les nuages, comme la pluie les deltaplanes, nous ferons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En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 Kiitos Radio Kontakt. No de cette glace pas pour les enfants ouais, mais on va la tester ça c'est ah certain ah oui elle va nous plaire je pense euh, ce sera dans les prochaines minutes sur de Contact vos messages également mais avant ça le replay du Good Morning ce qui s'est passé ce matin entre 6h et 10h bah, vous le savez hier Christophe Maé était avec eux donc aujourd'hui ouais. évidemment bah, des briefs ce qui s'est passé <rire> bonne humeur comme d'habitude avec Olivier et Maria on écoute é écoutez Ça s'est passé dans le Good Morning. Le, le, le top 3 des auditeurs. Oui, c'est le, le, le seul, l'unique JC, évidemment. Est-ce que vous voulez du top 3 Oui. C'est ouais. magnifique, on l'a, les gars, attention. Ce matin, dans le top 3, Aurélie regarde les images coquines. Ouais. Oui. Gary fait péter le ballon. Et alors, pour terminer, le 6 jours à Paris est tombé aujourd'hui. Numéro 3. Numéro 3.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 Alors attention, il y a deux actes. Et eh bien, je ne vais pas te dire les photos sur lesquelles elle est en train elle est en train de tomber, -ce franchement. Que en fait, je, je cherche une illustration pour pour le titre de Maria et je suis tombée sur une photo un peu coquine. Oui, bon. Mais franchement coquine, mais quand tu, tu vois, ah je sais pas. Tu sais que tout ce que tu fais sur l'ordinateur <rires> est tracé ici. Hein. Ah ben, écoute, voilà, voilà c'est super. <rire> alors, on peut déjà lui dire au revoir. alors. Bravo, <rire> bravo. <rire> <rire> super, ouais. ah, vraiment. Mais oui, désolé, pardon. Numéro 2 numéro 2 c'est deux. Encore une fois que c'est pas Gary, allez. François.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 Il est on dirait de, embalado, de, embalado. de embalado n'importe quoi bah ce qui m'a plus interpellé là-dedans c'est quand même qu'Aurélie pensait que c'était la musique de Bénure Bénure, Bénile Ben, ben, dur, ben, ben, ben oui. et puis oui c'est Bénure <rire> qui est sorti au oh lieu de Bénile ouais Bénure, Bénile numéro 1 numéro 1 le séjour à Paris était en jeu dans le blackjack depuis plus d'une semaine et c'est Stéphane qui gagne alors 17 plus alors 17 plus 4 ou alors un joker 4 jokers 4 jokers j'étais madame et joker Stéphane, est-ce que tu te rends compte T'as gagné, il y a eu le joker Stéphane Ah c'est génial, vas le City Trip à Paris, il est pour toi vraiment. Bravo Bravo, Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. elle était content Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.be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 Vous plaît. Scarlett, aussi est intérimaire, mais chez Daoust, la star, c'est vous. Découvrez votre job de rêve sur Daoust.be. Ça, ça, c'est Radio Contact. Et dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact.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 fucked around and got attached to you friends can break your heart too and i'm always tired but never of you if i pulled a you on you you wouldn't like that shit i put this real out but you wouldn't bite that shit i type a text but then i never mind that shit i got these feelings but you never mind that shit oh, oh keep it on the low you're still in love with me but your friends don't know if you want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 That you never noticed, that you were slowly killing.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 de l'allée il n'y a presque personne tu sens le vent tiède j'ai parlé à la grand-mère c'est sans espoir elle a ramassé ton père près de la la la la la Pää Bang, bang, bang with it This the thing you ever make me feel weak, girl Free! Cause anytime I wine and catch it This is pull it up and put Deep it repeat, girl uh, uh, Me not uh, touch uh, a dollar now me pack it Cause nothing in this world ain't more than what you worth I work. don't need no money You want more than diamond, more than gold As long as I can feel the beat the bitch just be take be control I don't need no money You want more than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 Cheap Trails sur Radio Contact évidemment. Euh, bon on parle des glaces. Ouais bah oui des glaces mais alors comme tu disais c'est pas des glaces euh, pour enfants hein euh, et c'est des glaces à manger avec modération puisque ce sont des glaces au vin. <rire> Des glaces au, bois, des vraiment glaces ah au bon vin. Des C'est la nouvelle tendance. On vous a parlé il y a quelques jours du vin bleu. C'est euh, le nouveau vin qui sortait euh, sur le marché, un ah, vrai vin bleu. D'ailleurs, Nathan l'a commandé. Oui. Il vient de recevoir la, confir la confirmation qu'on allait recevoir la semaine prochaine. Lundi, on ah, devrait cool, les avoir. Hein. Et, euh, et bien, décidément, le vin est à la mode puisque maintenant, ce sont les glaces qui sont au goût de vin. Et alors, euh, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui, qui envoient des photos. Il y a plusieurs euh, endroits où on peut les trouver. Alors, il y a juste des glaciers euh, qui font leur glace artisanale, qui, qui les fabriquent. Mais il y a aussi des, euh, des marques qui ont lancé des pots. Et alors c'est drôle parce que tu peux choisir chardonnay ou alors euh, un bordeaux ou un vin blanc. Enfin voilà, tu as Alors est-ce que la glace peut être bouchonnée Ah, c'est une bonne question. Bah, a priori oui, si le vin que tu utilises est bouchonné, la glace aura un goût bouchonné. Bon écoutez, l'article est disponible, les euh, propositions de goût sont oui. disponibles aussi. Allez faire attention ma page, vous comprendrez. Ou le site internet radiocontact.be Voilà, tout est dit. <rires> Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur vous, Canal 21. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good. She likes everyone And I never like to so hold it on something will you go know in love yourself. This is Radio Contact Demain matin, commencez la journée avec le Good Morning sur Radio Contact. On parlait d'un truc dans le couloir tout à l'heure, oui, Maria, il oui. faut élucider ce, ce mystère. Oui, lequel Quand elle a de la fièvre, parce qu'elle n'en voilà, qu revient pas, mmh. quand elle a de la fièvre apparemment, oui, c'est comme oui. son fils, elle a les lèvres qui gonflent. Oui, mais, mais ai t'as pas ça non plus Aurélie, t'as rien oh, la tête d'Aurélie <rire> Non, Aurélie, vrai. elle a autre chose euh, qui gonfle euh, et ça ne euh, dégonfle euh, jamais. <rire>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 Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Chaque samedi, 19h, 20h, les mix de Contact. Le mix de votre plat. Go go, go, go, go. go go. Sur radio contact.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 J'ai en hävispäätä, kuten comme une erreur de l'univers monta jeté tellement de nähnyt à la mer J'ai vu tant de monta alkoholia, että olen nähnyt C'est quand on n'y croit plus du tout Qu'on trouve un paradis perdu en nous Pour les Diables Rouges, encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Contact new. On trouve Valérie de Winter. Bonsoir Valérie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Le niveau d'alerte terroriste maintenu à 3 sur une échelle de 4. Pas de changement en dépit de cette note envoyée au service de police concernant de possibles attentats imminents. L'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, estime qu'il s'agit d'une info non contextualisée. C'est également ce qu'en pense André Jacob, ancien responsable de l'antiterrorisme à la Sûreté de l'État. dans un moment. Il s'agit d'une communication qui reste malgré tout assez vague, qui peut venir par exemple d'une personne sur place ou euh, qui peut venir des coups de téléphoniques ou d'autres choses comme ça et que on communique d'office en France et en Belgique parce que bon tout le monde veut se couvrir, mais encore une fois c'est une information sans grande valeur. On sait que Al-Baghdadi et Daesh ont recommandé aux radicaux d'Europe de, de s'attaquer à des restaurants, etc. et des lieux publics où euh, le contrôle euh, est difficile. Donc si ces gens viennent avec une mission de Syrie pour faire des attentats en Europe, il est bien évident que ça n'a rien de précis, ces, ces cibles-là. Un grand centre commercial, c'est euh, la technique de Daesh. Le côté euh, façot américain, ben oui, c'est le côté symbolique. Et euh, le commissariat, c'est l'information à la mode, comme quoi les forces de l'ordre sont ciblées. Le centre commercial City2 à Bruxelles affirme ce soir ne pas faire l'objet d'une menace spécifique. Les mesures de sécurité supplémentaires prises aujourd'hui seront d'ailleurs supprimées demain La FGTB menace de bloquer l'entrée de Walibi durant l'été en raison d'un conflit interne au parc d'attractions. Le syndicat socialiste reproche à la direction d'avoir licencié son délégué au lendemain des élections sociales, sans motif et sans respecter la procédure. Il n'y a plus d'espoir pour l'enfant de 2 ans happé par un alligator hier soir dans le complexe Disney World d'Orlando en Floride. Les recherches se poursuivent néanmoins pour tenter de retrouver son corps. À 20h30, une minute de silence sera respectée dans les 10 fans zone de France. Un hommage au couple de policiers sauvagement assassinés près de Paris par un terroriste se revendiquant de l'organisation État islamique. 20h30, ce sera une demi-heure avant le coup d'envoi de France-Albanie. En ce moment, la Roumanie affronte la Suisse. C'est un partout, à environ un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Cet après-midi, la Slovaquie a battu la Russie 2 buts à 1. Les Diables Rouges, pendant ce temps, poursuivent leur préparation euh, en vue de leur match de samedi face à l'Irlande. Et 48 heures après la défaite contre l'Italie, Tous ceux montés sur le terrain ce soir-là peuvent compter sur le soutien de leurs coéquipiers comme Michy Batschouaï au micro d'Emiliano Bonfili. Pour nous euh, qui, qui n'avons pas joué, je pense qu'on a un rôle un petit peu important de pas les laisser euh, baisser les bras, pas pas être déçus. Il faut, faut les encourager et un peu parler avec eux. On a tous une très bonne relation dans l'équipe. On est on est une famille après voir son coéquipier qui a un peu la tête baissée, c'est un peu décevant. donc. Euh,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 Alors Valérie, quand est-ce que ça va s'améliorer Alors c'est pas encore pour demain, David. Oui. Des orages pour tout le monde prévus, mais une petite remontée du mercure tout de même entre 17 et 22 degrés. C'est pas si mal. Allez, on reste positif, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Valérie. David sur Radio ah, mais Je suis pas tout seul avec mon équipe évidemment. <rire> Lucille, Thibault, ouais, Nathan est déjà lui. parti hein. Il reviendra demain dès 16h avec toute la bande euh, On a quelque chose de très important Pour vous ah les oui. étudiants euh, Vous qui êtes en train d'étudier Vous qui en avez peut-être complètement ras-le-bol euh, Et vous dites j'ai pas encore eu l'occasion de choper mon job d'étudiant Je ouais, ne sais pas ce que je vais nombreux, faire hein. Pour gagner un peu de thunes cet été Eh bien venez de travailler à la radio. Ah ouais ah. Bon on nous pose souvent la question, tiens, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous prenez des, des jobistes Ah ben, en règle générale non. non. Mais là on s'est ouais. dit, ouais. alors les conditions de travail seront exceptionnelles, vous le savez. Hein. <rire> vous allez devoir nous suivre un petit peu euh, dans, tout, euh, dans tout notre boulot. Et on sait Thibaut que c'est conséquent, hein ouais, ouais, c'est très difficile, c'est vraiment, <rire> franchement, euh, réfléchissez bien avant de, de postuler, car franchement, il y a du boulot. Euh, bah, vous allez m'accompagner, notamment lors des avant-premières cinéma, ah, ouais, du boulot. Ouais, ah, difficile. Euh, Qu'est-ce ah que tu, tu vas faire avec... Vous allez m'aider à passer du temps sur euh, Internet à trouver des sujets marrants. Voilà, ouais, ça va. Euh, puis euh, on va devoir, euh, bah, évidemment, avoir du soutien pour ces 3 jours à Tomorrowland et ouais. ouais, parce que ça, bah, ça fait partie ouais. du job aussi Faut couvrir et les puis euh, là on est en train de préparer évidemment la Villa Radio Contact qui euh, sera du côté d'Ibiza euh, bon voilà on a un petit problème avec la clé mais <rire> ça devrait aller on donc résultat des courses vous serez payé pour travaillez avec nous, dans ouais. ces conditions géniales on peut le dire, donc rendez-vous ce vendredi pour l'annonce officielle donc student que vous êtes, n'hésitez pas à vous manifester préparez dès vous maintenant sur Facebook <rire> préparez vos CV, votre micro lettre de motivation oui. et surtout euh, bossez bien pour vos examens. Ouais. on s'occupe du reste ah, ah, ah.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 Il n'y a qu'une seule radio qui peut vous offrir. Rihanna, à Atlanta et Barcelone. Le concert de Puggy dans votre place on stage pour le concert de Beyoncé entre City Trip à Los Angeles et New York. Et les tout derniers accès pour Tomorrowland. Radio Contact. Votre radio.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 paris et mamantes fille si je reviens ce sera debout mais il faut 'en aller Que la jeunesse est faite qu on? Qu'on en on? un jour les revers et on? Mais à quoi sert qu'on on? Naisse, à quoi sert qu'on paljon Sans avoir vécu on? rêves, même les plus fous Quand un bon vous ouvre à on? Ne va loin que bout. Qu qu on? Kuinka on? Kuinka on? Kuinka yeah Uh -oh. Wait, you contact. Yeah. La la la la la. sign. Hey, baby, my nose is getting big. I noticed it be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker. Probably 'cause my lies just started getting deeper.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 No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you, no, no, no, no, you gotta try. What you gonna do when it all comes out? When I see you, but you're all around. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie.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 Emotions are drained 'Cause a lie, ain't a lie, and a little lie, Now your emotions are drained No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie No, don't you lie No, no, no, no, yeah, no, try try all comes baby, all No, no, no, no, baby, no, no And she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying and I girl, I do it. And, and, and then I lie Till there's no turning back. I don't know why I lie, I lie and I lie. Till I don't know.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 And my blood is rushing on I don't need no reason Don't be control I fly so high No ceiling when I'm in my zone Cause I got that Sunshine in my pocket Got that good soul in my feet feel that hot in my body When it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop that Under Nothing I can see but you when you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance come all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance and Ain't nobody leaving soon, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance Oh, yeah, yeah. I can't stop the. Vivement que le clip sorte oh ouais. avec euh, en guest star le Gilles de la Louvière ouais, et qui Thibaut, Thibaut Faculeto. Ce sera sur Radio Contact, <rire> ça va être terrible. Oui. <rire> 16h-20h. David sur Radio Contact. Ouais, parce qu'on a fait un remake hein, du clip de Justin oui. Timberlake alors avec Tout les moyens du bord, hein, très très beau. Hein. Il faisait magnifiquement dégueulasse dehors. Euh, voilà, on a eu beaucoup de chance avec le temps. Hein. On aurait pu avoir de la grêle. Oh, on n'a eu que on de la pluie et des grands giboulés, mais ça va. Oh, C'est bon. bien amusé. Ouais. Oh, C'est bien Un amusé. Qu'est-ce qu'on sait ah, oh, J'ai encore mal au ventre. Bon, euh, demain, à Tomorrowland Eh bien oui, toujours. Euh, C'est place pendant deux semaines, ah on ouais. vous offre des accès à Tomorrowland. Pas Donc euh, voilà, soyez bien à l'écoute entre 16h et 20h. J'espère que des accès vont tomber encore. Bah Oui, il y en aura forcément. Donc restez là. Euh, sur Radio Contact, suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment. Ouais. Euh, on est déjà à plus de 231 000. Bon, on pourra peut-être arriver à 250 avant la fin du mois, tant qu'à faire. Ah ouais. euh, on a. Qui, qui êtes-vous Un mec euh, qui a okay. oublié de se raser depuis trois semaines mais qui est payé pour venir ici à partir de 20h. Est-ce que t'as entendu le sujet concernant les barbes Les barbes Exactement, j'ai entendu. Ah voilà ah ouais. ouais. Mais à trois semaines c'est trop, C'est la ouais barbe de vrai. trois jours trois qui jours. est au top. Ouais, j'ai ouais. pas capté mais euh, Mais voilà, mais c'est pas grave. <rire> Quoi t'as pas capté T'as pas suivi Non, j'ai plus écouté et retenu le truc sur la crème glacée au vin là mais.. Euh, ah <rire> ok. Mais donc voilà. Et la preuve que j'écoutais Bah oui, on te gardera un pot. Ça fait ah bah il manquerait plus que ça que t'écoutes pas hein, non Bon, allez, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle soirée avec Christopher ah. calis dans quelques secondes. Il vous emmène jusqu'au top de minuit. Belle soirée ah, ah, ah, ah. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market.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 J ai, j ai, j ai good, so Les mix de radio contact. Go, go, go, go. Go, go, go. Sur Radio Contact. Radio Contact en télévision. Yeah. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Numéricable, Canal 98. Justin Bieber, en concert avec Radio Contact. No. retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be ça c'est radio contact feel good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 Je sais se se vera on avant...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 on you Let's Don't you deny it I lost you I lost you trying to take things out. Karen The Wolf pour vous accueillir c'était Strange Entity. Mmh. Salut tout le monde excellent mercredi soir à l'écoute de Radio Contact à 20h on s'écoute Kungs ou encore Dievner ce sera Kessel in the Snow bonne soirée Radio Contact Franchement, de vous retrouver ici même à l'antenne de Radio Contact durant ces 4 prochaines heures. Comme d'habitude, du dimanche au jeudi, entre 20h à minuit, on va partager avec vous tout ce qui a buzzé, tout ce que vous allez nous envoyer. Évidemment aussi, tout ce que vos artistes préférés ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Chaque soir, il fait le tour de ce qui a buzzé dans la journée. Christopher, 20h minuit. Radio Contact. Les amis si ça vous dit de vous connecter à cette émission, n'hésitez pas dès maintenant retrouvez-moi sur Snapchat, mon pseudo Radio. N'hésitez franchement pas à m'ajouter, j'accepte absolument tout le monde. C'est mon pseudo perso, profitez-en, Cali Radio, mon pseudo qui s'écrit en un mot, c A L I Radio pour le Snapchat de l'émission. N'hésitez pas aussi à nous laisser les petits messages tout au long de cette soirée avec notamment du buzz du côté de la page Facebook de Radio Contact. Alors cet après j'ai reçu un message signé Valissa qui nous écoute à Moucron, elle m'envoie ceci Salut Christopher j'espère que tout va bien et que tu vas aimer ce buzz pour ton émission de ce soir J'ai eu l'occasion de regarder ça sur Youtube, je l'ai partagé à un groupe d'amis sur Facebook Et on est tous d'accord le mec a une trop belle voix Ça se passe dans l'émission US God Talent, un gars rabaine et chante avec une voix incroyable My way de Frank Sinatra, la vidéo a été matée un million de fois en même pas 24 heures, si ça peut t'intéresser surtout n'hésite pas. Et eh bien voilà, on va commencer votre mercredi soir avec un chouette buzz offert tout simplement. Par